La lune est-elle divisée Oui, il a fait défection de moitié comme miracle du prophète, mais les polythéistes n'étaient pas crus.